Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit-fils. Mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu. Entre les roses et les lys, dort, dort, dort le petit-fils. Mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu. passe tout au joli d'or d'or d'or le petit-fils mille anges divins mille séraphins volent à l'entour de ce grand dieu d'amour